faut sur proximus.be/sport proximus infiniment proche la première il est 11h et on s'informe avec vous Marie Van Kutsem Bonjour à tous. En France, une prise d'otages est en cours dans une église à Saint-Etienne-du-Rouvray. C'est en Seine-Maritime. Deux hommes armés de couteaux se sont retranchés dans l'église avec quatre à six otages. Il y a le curé, deux sœurs, plusieurs fidèles également. Il y aurait des blessés. La brigade de recherche et d'intervention est sur place. Un milliard d'euros pour la SNCB. Le ministre de la Mobilité, François Belot, l'annonce. On va investir sérieusement dans le rail et plus particulièrement dans le RER. Le RER dont on ne voit pas venir la couleur, faute de moyens ces dernières années. Cela va donc changer. D'où vient ce milliard Eh bien, la SNCB va emprunter. Cela va aggraver l'endettement de la SNCB, mais le ministre le précise. Comme les taux sont très bas actuellement, c'est le moment. Ce sera un endettement vertueux. Réaction d'André Flau, ce matin, le ministre PS du budget Wallon. Il souligne qu'il ne faut pas oublier la clé de répartition de ce budget. 60% au nord, 40% au sud du pays. Et il s'interroge. 400 millions d'euros en Wallonie pour le RER Est-ce que ça va vraiment être suffisant Un milliard d'euros, c'est aussi ce qu'ont coûté les attentats à la Belgique. Attentats de Paris, lockdown de Bruxelles, fin de l'année passée, et évidemment les attentats du 22, mars, du 22 mars dernier à Bruxelles. Un chiffre calculé suite à une étude d'impact commandée par les autorités. La capitale est évidemment particulièrement touchée. Cela vient confirmer le sentiment des travailleurs de l'oreca et du commerce. 120 millions d'euros de chiffre d'affaires perdu uniquement pour le premier trimestre de l'année. Maintenant, c'est à vous d'aller plus loin. C'est ce qu'a déclaré Bertrand Picard, l'explorateur et aviateur suisse, en bouclant son tour du monde à bord du Solar Impulse 2 cette nuit. Il s'est posé à Abu Dhabi, pas une goutte de carburant, pour faire cette expédition de 40 000 km, en alternance avec André Boschberg qui a lui aussi piloté l'avion. Une question maintenant que cet exploit est accompli, et après Les deux explorateurs pensent que ce n'est que le début. Ils ont fondé le Comité international pour les technologies propres. Leur objectif, c'est de fédérer un maximum d'organisations environnementales, entreprises et associations pour avoir plus de poids au niveau politique. 400 structures ont déjà répondu présentes. Et enfin, c'est le début des Journées mondiales de la jeunesse. Aujourd'hui à Cracovie en Pologne, plusieurs centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier sont attendus. Le pape François, lui, arrivera demain. Un événement sous haute sécurité. 40 000 hommes sont déployés pour protéger le pays pendant les JMJ. Voilà pour ces infos, merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. Et tout de suite, c'est Globe Crocker avec vous, Benjamin Luparte. Oui Marie, on part pour le pays vert, qui est nimbé de brume, donc blanche. <rire> on va tremper euh, de l'encre <rire> dans les eaux de l'Himalaya que charrie le Mekong et tout ça, c'est une démarche un peu artistique, vous venez avec nous Bon, évidemment, présenté comme ça. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be slash investir. AXA, réinventons la banque. Globe Crocker, jusqu'à midi sur La Première. Quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent. Proverbe laotien. Bel été sur la première, c'est Globe crocker l'émission des voyageurs qui changent de vie en voyage. Tous les jours, on prend un malin plaisir de 11h à midi à vous raconter des histoires de voyage qui ont bouleversé des voyageurs. On joue de musique de voyage, d'objets souvenirs et de lecture de voyage, certes, mais on goûte surtout aux récits que chacun de nos Globe crocker vient nous livrer en ouvrant sa malle à souvenir. La semaine dernière, Caroline Bach nous emmenait au Mexique après avoir tout plaqué en Belgique parce qu'elle venait de réaliser qu'elle était peintre dans l'âme et qu'elle devait nourrir sa palette de couleurs. Ces promenades mexicaines ont débouché sur une centaine de pastels avec les oranges, les bleus, les blancs et les ors de là-bas euh, glanés aux quatre coins du Mexique. Et bien si ce voyage était un yang, très puissant, masculin, terrien, elle réalise que le voyage doit continuer ailleurs, quelque part pour trouver un yin, la féminité, la douceur. C'est avec des encres, cette fois, que Caroline Bach nous emmène dans les brumes du Laos Pour compléter la palette du peintre et boucler la boucle de ce périple bouleversant, le Laos voilà notre destination à croquer. 11h midi. Benjamin Leupart, Globe Crocker. sur la première. Direction aujourd'hui le Laos, l'ancien royaume du million d'éléphants compte près de 7 millions d'habitants. Dans ce petit pays, on cultive volontiers une nonchalance tranquille. Il faut prendre son temps. Et dès lors, on goûtera pleinement à la beauté des temples, témoins de la splendeur passée des anciens royaumes là-haut. On s'amusera de ces petites touches qui rappellent la présence française. Les plaques de rue, les noms de bâtiments officiels, l'odeur de la cuisson de la baguette sortant des boulangeries, le choc des boules sur les terrains de pétanque ou encore la conduite à droite. Savourer là-bas les paysages de montagne où les peuples vivent encore à l'ancienne, Observer le travail des orpailleuses sur le Mekong ou rester bouche bée devant les grottes de Pakou, le plus célèbre site bouddhique de la région avec ses milliers de statuettes de Bouddha. On vous emmène aujourd'hui dans un pays où les sourires sont authentiques et où les gens sont curieux d'en savoir plus sur vous. C'est ça le Laos et on vous le détaille tout de suite. Caroline Bach, bonjour. Bonjour Benjamin. L'histoire continue Absolument. Nous étions la semaine dernière au Mexique. Vous étiez allé là-bas parce que vous avez réalisé que vous étiez peintre dans l'âme. Et une fois arrivé sur place, vous ne trouvez pas d'atelier. Vous êtes plus ou moins dans un village au centre du Mexique, à San Miguel de Allende. Et vous vous mettez à rayonner du nord au sud, un peu partout, à la recherche de couleurs. Mais au terme de ces quatre promenades mexicaines, l'expérience continue. On va... On va suivre ce parcours qui, vous va, qui va vous amener au Laos. Mais justement, lorsque vous arrivez ensuite au Laos, quelles sont vos premières impressions sur ce pays eh bien, C'est une impression encore beaucoup plus dépaysante, je dirais, que d'arriver au Mexique. Euh, en ce sens que le choc culturel avec l'Asie était une, une chose à laquelle je n'étais absolument pas du tout préparée. Je n'y avais jamais mis les pieds. Et euh, ça s'est avéré quelque chose de beaucoup plus difficile à appréhender. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même aussi la barrière de la langue. Au Mexique, avec l'espagnol, ça va, on peut, on, peut, on peut communiquer assez rapidement. Mais au Laos, on parle essentiellement laossien. D'où la question. Ouais. Mais pourquoi le Laos, Caroline Eh bien, parce que, euh, précisément, comme vous l'avez dit, j'étais partie chercher Luyin Alors, pourquoi avoir choisi le Laos plutôt qu'un autre pays Eh c'est simplement une petite phrase euh, d'une amie qui avait fait un, un périple plusieurs années auparavant dans, le même, dans la même région, et qui m'avait dit, euh, tu sais, le Laos, c'est un pays dans lequel il n'y a pas grand-chose à voir. Et vous... <rire> on vous dit, il n'y a rien à voir, circulez, et vous vous foncez Ah oui, précisément, oui. Pourquoi parce que, parce que je sais que je n'ai aucun talent pour le tourisme, et là, j'allais pouvoir, effectivement, euh, en personne non talentueuse, euh, découvrir moi-même... Ce pays qui n'a pas, je dirais, énormément de fleurons pour garnir les pages des, des guides de voyage. Et pourtant, et pourtant... Et pourtant, l'histoire va être assez éloquente à ce sujet. Euh, quand vous arrivez au, au Laos, vous avez derrière vous donc, cette expérience mexicaine. Vous êtes toujours en quête au Laos Absolument, oui. De quoi eh bien, Je suis en quête d'émerveillement. Je suis partie au Mexique pour l'émerveillement. J'ai été servie au-delà de toutes mes espérances... Et euh, je dirais que ce cadeau a continué au Laos, mais complètement différemment. Vous arrivez au Laos, le pays de la brume, c'est ça Absolument, oui. Tout est nimbé de brume tout le temps Oui, je suis arrivée là-bas euh, euh, à la fin de la saison sèche. Euh, alors, ce que l'on appelle saison sèche là-bas n'est sèche que parce qu'il ne pleut pas. Mais <rire> sinon, il y a toujours une humidité de l'air qui est extrêmement importante et aussi énormément de poussière. Et en fait, cette poussière qui est retenue dans l'air par cette humidité forme une espèce de brouillard vaguement ocre qui donne l'impression que l'entièreté du paysage est recouverte d'un vernis qui aurait vieilli. comme un vieux tableau, en fait. Vous dites, dans cette brume, il y a un objet ou une couleur qui, euh, qui est la seule à être nette. C'est laquelle Oui, tout à fait. Ce sont les tuniques des moines bouddhistes. Alors qu'on parle de tuniques couleur safran, curry, orange, c'est toute la gamme dans ces couleurs-là. Et c'est la seule chose, que vous soyez à 3 mètres ou à 100 mètres du moine, et bien ça sera toujours net dans le paysage. À mon avis, ils ont dû la choisir pour ça. <rire> pour servir de, de balise dans le paysage. Exactement. Vous étiez parti au Mexique avec des pastels. Euh, cette fois, vous partez avec de l'encre. Oui, Mais vous euh... ne connaissez pas du tout Non, je ne connais pas du tout, mais euh, c'est de nouveau tout à fait instinctif. Euh, je, avant de partir, je me suis dit, je vais faire comme au Mexique, je vais emporter un matériau, alors lequel euh, Et je me suis dit, ben, je vais prendre quelque chose que je ne connais pas, puisque je vais dans un pays que je ne connais pas. Et donc, euh, il m'avait semblé que ça allait être nettement plus diaphane, et que j'allais pouvoir travailler avec quelque chose de transparent, et donc d'où le choix de l'encre. Exactement, encre que vous avez déposé sur la table de Globe Crocker, ça se présente comme un petit bocal. Un peu comme de l'encre de Chine. C'en est Non, ça n'en est pas. Euh, C'est un produit euh, euh, partiellement naturel et partiellement synthétique. Euh, C'est un produit euh, qui existe dans toutes les couleurs, alors que l'encre de Chine elle est essentiellement noire. Euh, mais disons que son travail est base de plus ou moins ouais. le même. Quoi. Et puis à côté, il y a un étrange pinceau qu'on peut peut-être décrire, qui lui sert évidemment à appliquer cette, cette ouais. encre Oui, je, je ne savais pas du tout avec quoi j'allais travailler. Euh, et donc, avant de partir, j'ai acheté un pinceau, un pinceau euh, japonais, donc un pinceau euh, pour faire du graphisme japonais, ce que je pas, de la calligraphie, ce que je n'ai pas fait, bien sûr. Alors ce pinceau, euh, il a aussi une histoire laotienne, puisque je l'ai libéré de, de la colle de protection vraiment dans les eaux du Mekong. Ça a été presque comme un, un acte sacré euh, d'aller libérer le pinceau euh, dans le Mekong avant de commencer à travailler. C'est au Mexique que vous euh, décidez de partir au, au Laos et notre habitude, vous le savez maintenant puisque vous êtes déjà venu la semaine dernière dans Globe Crocker, c'est de nous mettre un petit peu dans l'ambiance de vos préparatifs. Il euh, y a une musique qui accompagne vos préparatifs euh, pour ce voyage au, au Laos à la recherche des couleurs laotiennes et du yin et cette musique c'est ça. Véronique Sanson et Laurent Woulzy en duo pour Désir, Désir. Oui, c'est ça. Vous fermez les yeux, vous souriez, pourquoi Non, non, pour rien, c'est parfait. Alors, cette musique, elle accompagne vos réparatifs Oui, tout à fait. Pourquoi Un désir. Voilà, désir, parce que désir d'ailleurs, désir d'immense, désir d'énorme, voilà. Parce que pour partir, il faut du désir. Très bien, ça on l'a dit, on a goûté déjà un tout petit peu au Mekong, on a goûté un petit peu aux brumes laotienne, aux tuniques des, des moines. Euh, vous n'arrivez pas, pas comme ça tout de suite au Laos, vous passez par Bangkok. Et là, il y a aussi des impressions, les premières impressions sont même limites effrayantes. Oui, tout à fait. Bangkok est une mégapole. Maintenant, j'avais déjà vécu la mégapole de Mexico City, euh, mais on n'a jamais l'impression d'être dans une mégapole vraiment là-bas, parce que c'est une espèce de banlieue étalée, alors que Bangkok, c'est vraiment la grosse ville. fait quelque part un petit peu penser à Istanbul, d'ailleurs, mais je dirais que la, la comparaison s'arrête au fleuve. Hum, et comme je suis arrivée là-bas... Le contraste, le contraste avec Vinciane, la, la, la ville euh, au Laos, va être assez monumentale. Entre Bangkok, la mégapole euh, hyper, hyper bondée, <rire> et la ville où vous vous rendez au, au Laos, c'est quand même monumental. Oui, c est, c est, ce sont deux mondes complètement, complètement opposés. Je veux dire, autant l'un et Et je dirais, euh, complètement dévolue au commerce, euh, euh, c'est une ville qui grouille dans tous les sens. Autant vienne euh, c'est plutôt, euh, je dirais, la moitié de berkheim saint agade un dimanche matin, par, euh, par <rire> en période de grève. On, y... on, voit, on voit bien l'idée. On va s'y balader dans quelques instants dans la suite de Globe Crocker, juste après David Grumel, « Starring Night ». David Grummel dans l'album Utopia en 2015. Nous sommes au Laos en compagnie d'une peintre Caroline Bach ce matin dans Globe Crocker et on va essayer de trouver l'inspiration. Globe Crocker sur la première. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. DI, votre partenaire pour l'été. Solaire mini format premier soin. Tout est chez DI. DI. Faites-vous plaisir. En télé sur la une. d'enquête spécial été. Une collection de documents inédits, des révélations exclusives, des témoins privilégiés. Il n'est pas dangereux, il est super dangereux. Pour découvrir les dessous de l'actualité judiciaire, rendez-vous avec Devoir d'enquête chaque mercredi sur la Une. La première, la 3 et les jeunesses musicales présentent le 32e Gome Jazz Festival. 25 concerts. Nicolas cumert et Lionel Luecké. Terrasson avec Magide Bécasse, Johan Dupont et Steve Oubène. Les richesses du jazz d'Europe, le prestige du jazz belge. Du 12 au 14 août à Rossignol. Info gome avec la libre et la loterie nationale. Globe Crocker. Jusqu'à midi sur la première. Ça y est, Caroline Bach, euh, vous euh, nous avez emmené du Mexique euh, en passant par Bangkok jusqu'au Laos. Nous arrivons dans un tout petit patelin, à un moment où il fait euh, très très calme au Laos. D'ailleurs, il ne se passe pas grand-chose d'habitude <rire> au Laos. Mais là, on peut, on peut dire quelles sont vos premières impressions quand vous arrivez à Vientiane. Mais écoutez, euh, je, déjà, je loge dans une petite banlieue en dehors de, de Vientiane, une petite banlieue qui s'appelle Tongpong. Euh, Et, euh, comble de malheur, en fait, euh, la perso ma personne de contact pour le Laos, euh, dont on m'avait annoncé qu'elle parlait l'anglais, en fait, s'avère ne pas parler anglais du tout. Elle l'aurait aimé parler l'anglais. Oui. Mais euh, pas du tout. Absolument. Donc, euh, les intentions sont toujours bonnes. D'ailleurs, euh, le peuple laotien et euh, mon contact qui s'appelait Aléa, euh, également. <rire> non, non, non. non. Si, Il ne si, s'appelait si. pas Aléa. Si, si, si. Vous si. l'avez baptisé Aléa. Si, si, si. Ah, d'accord. <rire> Parce qu'il va y avoir quelques problèmes, quelques surprises avec Aléa. Oui absolument, bon, la, le, la première étant effectivement qu'elle ne parle pas l'anglais euh, et ensuite euh, le premier soir en fait elle est venue frapper à ma porte pour euh, m'emmener euh, vers une destination fatalement que je ne connaissais pas et dont je ne comprenais rien ce qu'elle me disait et elle m'a emmené à un mariage et ça je à dire que pour découvrir le Laos je n'aurais pas pu avoir une, une meilleure entrée en matière parce que là déjà le, pour le peintre en termes de, de, de couleurs c'était un véritable festival de soirées Et toutes ces femmes qui étaient habillées en sarong et en blouse de soie. En sarong, le, on explique Le sarong qui est euh, en fait le vêtement traditionnel des Laotiennes, euh, qui est un, une, une pièce d'étoffe qu'elles drapent autour de leurs hanches. Et qui, euh, je dirais que ça, ça c'est un petit peu à cheval entre le pagne et, et la jupe. Quoi. C mais en soie. Mais en soie. C pas toujours, mais la plupart du temps quand même. La soie, ça va être une première, un premier contact, un premier rendez-vous pour vous Oui, tout à fait. D'autant plus que bon, dans tout ce brouillard, euh, c'est la soie là-bas euh, rassemble en fait des couleurs extrêmement puissantes qui contrastent et qui ressortent euh, étrangement dans, dans cette ambiance très un, un petit peu monochrome. Monochrome. En plus, donc, le... <rire> c'est monochrome. Du voilà, à, à cause du, du, du brouillard. La soie, vous allez essayer de, de, de voir comment on la travaille. Ça prendra un peu de temps. Oui, exactement. Enfin, je l'ai découvert presque par hasard, parce que comme je vous dis, Vientiane n'étant pas très touristique, on ne... il n'y a pas de, grande... de grands panneaux et de grandes flèches qui vous indiquent que c'est par là qu'il faut aller voir. Et donc euh, j'ai découvert dans une sombre boutique euh, des soirées absolument extraordinaires, euh, qui sont d'ailleurs destinées à des... des clientes aussi prestigieuses que la... la reine de Thaïlande et les femmes d'ambassadeurs, etc. Et par cette boutique, j'ai pu me rendre au musée de la soie, qui est un musée familial, qui est une, une initiative tout à fait personnelle de cette famille. D'ailleurs, le, les bâtiments sont construits par le père. Euh, c'est la mère qui tient la boutique et c'est la, la fille qui fait les, les visites du musée. Et là, j'ai donc vu les métiers à tisser euh, euh, dessinés à la soie. Et donc, ce sont des, des grandes machines en bois qui sont assez élaborées, beaucoup plus complexes que ce que j'avais vu euh, au Mexique. Maintenant, la soie n'est pas le coton non plus. Et donc, euh, ça exige d'autres... Euh, d'une autre manière de le travailler. Au Mexique, vous aviez rencontré une tisserande euh, qui vous avait beaucoup marqué, c'est Florentina euh, qui était euh, maîtresse dans son euh, art de, de tisser. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera un peu le pendant de cette belle rencontre mexicaine. Oui, exactement, et c'est avec beaucoup de tendresse que je repense à ces personnages que j'ai croisés sur mon, sur mon chemin. Ici, ce sera une vieille dame que j'ai appelée depuis le début la grand-mère, tout simplement, Euh, et qui, euh, tout comme Florentina d'ailleurs, euh, avait une reconnaissance euh, obtenue euh, auprès du gouvernement laotien pour euh, la qualité de son travail. Et donc, euh, elle faisait du travail euh, à l'indigo. Donc, en fait, elle traçait à longueur de journée sur de trop, très longues bandes d'étoffe des dessins géométriques d'une précision absolument effarante, euh, avec son petit pot d'indigo. Enfin, elle fabriquait sa teinture à côté d'elle, son petit pot... Euh, Une petite, un, petit, un petit rondin pour s'asseoir dessus, et voilà, c'est parti. On a une petite habitude dans Globe Crocker, c'est se mettre la musique des préparatifs dans les oreilles, la musique également que nos voyageurs ont, ont découvert sur place, mais aussi les lectures faites en chemin. Et ici, on a un extrait d'un texte que vous avez lu, c'est extrait d'un bouquin, « On a sauvé le monde » de Dominique Fernandez. Et voilà. Ne me demande pas où je suis né, où j'ai grandi. Je hais mon pays d'origine, au point que même son nom m'est odieux. Excellent lycée, université de haut niveau, famille qui a favorisé mes études, oui. Concert, théâtre, cinéma, volonté, oui. Conversation brillante, remuement d'idées glanées aux quatre coins de la planète, sentiment d'être au centre du monde, oui encore. Mes négations de ce qui touchait au fond même de mon être. Musellement, mépris, mise au banc de ma vraie personnalité. J'ai grimacé le temps qu'il a fallu pour obtenir mes diplômes et m'assurer une carrière, mais d'avoir dû me contrefaire ainsi jusqu'à 20, 21 ans, explique sans doute les voies tortueuses que j'ai suivies ensuite. Ce déni de justice, subi pendant des années décisives, cet ostracisme dont j'ai été frappé si longtemps, ont orienté le reste de ma conduite. Ça prie, ça chante. Est-ce que le silence existe au Laos Oui, absolument. Euh, ça existe euh, parce que le Mekong est là pour, euh, je dirais, imposer une forme de, de sérénité à l'entièreté euh, de, de la nature qui l'entoure. Maintenant, il y a une période pendant laquelle il faut oublier tout ça, et c'est la période du nouvel an laotien, pendant laquelle j'étais à Luang Prabang, qui est l'ancienne capitale de, du Laos, et qui est aussi le lieu où tous les, toute la jeunesse, et aussi la jeunesse thaïlandaise se rassemble pour venir fêter le nouvel an, ça dure plus d'une semaine. C'est Pimaï. C'est Pimaï, exactement. On va, on va fêter Pimaï un peu plus tard dans Globe Crocker. Là, on était avec la, la tisserande qui, euh, qui vous a un petit peu fait penser à Florentine, à l'autre tisserande mexicaine. Vous avez posé une soie sur la table de Globe Crocker. Est-ce que c'est elle qui l'a réalisée Non, pas du tout. Euh, elle, elle ne faisait rien d'autre que cette dessin à l'indigo. Donc, ceci est un travail que j'ai euh, acheté dans, un, dans une boutique de Luan Prabang euh, auprès d'une autre euh, coopérative de de tisserande de, tisserand de soie. On est hors saison, vous êtes au Laos et vous nous emmenez dans cette balade tout à fait improvisée, sans, sans aucun préparatif, à la recherche ben, des couleurs, à la recherche des encres qui pourraient vous inspirer dans votre travail de, de peintre. Caroline Bach, on va poursuivre ce petit voyage au Laos, qui est la, la suite de votre voyage mexicain. Après, if you love somebody, set them free. If you love somebody, set them free. The Dream of the Blue Turtles. C'est le nom de l'album. En 1985, nous sommes toujours au Laos ce matin dans Globe Crocker avec notre guide qui est peintre, Caroline Bach. Et on vous suit dans vos pérégrinations laotiennes. Globe Crocker sur la première. Vous êtes curieux Vous avez envie d'être au courant des prochains invités Vous voulez participer à nos concours Abonnez-vous à la newsletter de la première et recevez tous les vendredis matins un condensé des événements à ne pas manquer. Rendez-vous sur la première.be La première, la première 11h midi, Globe Crocker avec Benjamin Leupart. Et avec Caroline Bach. Vous êtes donc peintre, euh, vous êtes peintre et vous avez un rapport au temps qui, euh, qui est très présent dans vos deux voyages que vous avez réalisés. D'abord le Mexique, au cours duquel vous envisagez un second voyage, le Laos. C'est de ce, deux, ce deuxième voyage qu'on parle ce matin. Quel est le rapport au temps dans ce second voyage Bien écoutez, Au Mexique, j'avais déjà euh, découvert le rapport au temps des artisans Euh, spécifiquement les tisserands, on en a parlé avec ce, ce, ce temps qu'elle file euh, littéralement. En arrivant au Laos, j'étais euh, confrontée à une sorte de déconvenue euh, qui était liée au fait que j'étais partie euh, comme d'habitude sans rien préparer et que je suis arrivée là-bas complètement hors saison. J'avais l'intention euh, initiale, initialement de faire un petit peu ce que j'avais fait au Mexique, c'est-à-dire de découvrir le pays à travers plusieurs voyages. Eh bien, ça s'est avéré complètement impossible parce que Euh, une des choses que je voulais faire, par exemple, c'était de descendre le Mekong euh, en bateau, mais euh, à cette période de l'année, à la fin de la saison sèche, il n'y a plus assez d'eau dans le mécon donc il n'y a plus de bateau. Euh, idem pour tout ce qui est touriste, euh, tout ce qui est groupe, euh, auquel je songeais ma, ma, euh, me, me raccrocher, puis les lâcher, faire un bout tout seul, etc., etc., et faire ainsi tout un périple, ça s'est avéré complètement impossible, parce qu'il n'y avait tout simplement pas de groupe, donc euh, il a fallu que je revoie complètement ma copie, Et donc, je me suis, euh, finalement, je me suis dit, eh bien non, tu vas, euh, tu vas vivre ici comme on vivait euh, à l'époque où on s'ennuyait euh, à côté d'un ventilateur. <rire> voilà. C'est un très je, chouette programme. Je, et je suis, euh, voilà, j'ai commencé à voyager de plus en plus lentement jusqu'à finalement m'asseoir au pied d'un arbre le long du Mekong. Et je peux vous assurer que voyager pour arriver au pied d'un arbre le long du Mekong c'est un sacré voyage. Un voyage intérieur aussi Tout à fait, oui. C'est un voyage qui est euh, enfin, bouleversant à titre tout à fait personnel et intime à chaque pas que l'on fait et euh, pas seulement pour le peintre, mais le peintre et, et ce qu'on est autrement, en dehors de la peinture est forcément euh, lié euh, puisque c'est un travail qui pour moi passe entièrement par les émotions et qu'est-ce qu'on contrôle moins que les émotions Forcément, il euh, n'y a plus rien d'autre. C'est C'est tout, tout à fait ça. Et j'ai retrouvé dans cette obligation de m'arrêter, puisque je ne pouvais pas, à moins de, de, de, faire, de faire le Laos à pied, ce qui était quand même relativement peu recommandé, certainement par 45 degrés, euh, j'ai été forcé de m'arrêter et j'ai été forcé d'entamer une autre forme de voyage. Donc ce rapport au temps se confirmait au Laos, et c'est aussi confirmé dans la manière dont les, la population locale, qui est peut-être... Mieux aguerris que moi contre de telles températures, mais quand même, je veux dire, ça reste des êtres humains, et par 45 degrés, plus personne n'a d'ambition athlétique, hein, soyons clairs. Euh, donc, tout le monde là-bas vit autrement. Il y a une sorte de noblesse dans, dans l'infime. Le, dans le, et c'est ça qu'on découvre là-bas. Et c'est ça que vous appelez le yin D'une certaine manière, c'est ce que j'appelle le yin, et ce qui est surtout le yin et la rencontre du Laos, c'est le Mekong. Ça, c'est évident. Ce fleuve a un pouvoir absolument extraordinaire. C'est vraiment le cycle de la vie qu'on voit passer. C'est toute cette, toute cette eau que j'ai commencé à, à rencontrer à Bangkok, puis j'ai rencontré à Vientiane, et puis que j'ai rencontré à Luang Prabang. S'imaginer, depuis les millénaires, le circuit sans fin... C'est extraordinaire, c'est un sens spirituel. Vous allez d'ailleurs euh, tenter de rendre cette, euh, cette eau tumultueuse du, du Mekong à travers vos encres, puisque c'est à l'encre que vous vous frottez au, au Laos pour la première fois de votre vie. Ça s'applique sur des papiers épais que vous aviez emmenés avec vous, euh, euh, papiers d'origine espagnole, mais une fois sur place, vous en trouvez, et vous, en, vous nous en avez amené. c'est des papiers extrêmement épais qui se présentent de manière étrange Oui, ce sont euh, des papiers qui, sont, euh, qui se présentent sous forme de, de ce qu'on appelle des léporellos, donc ce sont des, des dépliants euh, qui ont plus des proportions assez étonnantes, c'est-à-dire euh, ça doit faire à peu près 60 cm de long sur 15 cm de large, ce qui est un peu étrange euh, pour nous, on n'est pas habitué à ce genre de proportions. Et ça se déploie en accordéon Et ça se déploie en accordéon. C'est fabriqué dans un petit village euh, où je suis allée acheter euh, ces, ces livres... Euh, et dans ce petit village, tout le monde fabrique du papier. Artisanal. Vous n'êtes toujours, toujours pas une peintre on the field, hein, comme vous disiez au, au Mexique, puisque vous vous imprégnez également du temps qui passe. Euh, néanmoins, lorsque vous euh, vous prêtez à ce, ce travail de l'encre euh, sur ces papiers épais, il y a aussi un petit bout de la hausse qui vient dedans, puisque vous allez emprunter à la tisserande dont on parlait tout à l'heure, son indigo. Oui, tout à fait. Euh, en travaillant, en, en, en, au début de mon travail à l'encre... Euh, Euh, j'étais vraiment dans l'expérimentation complète et j'étais assez intriguée par les teintures aussi, euh, l'effet que feraient les teintures qui sont destinées au textile euh, dans, en, le mélangeant, en le mélangeant ces teintures à, à, à, mon, à mes encres. Et donc je suis allée leur emprunter, plusieurs couleurs d'ailleurs, mais finalement euh, c'est essentiellement l'indigo que j'ai utilisé parce qu'il a, il a cette, cette spécificité, c'est qu'il laisse une forme de dépôt dans l'encre qui s'est avérée assez intéressante dans mon travail. Alors, il y a, vous nous avez fait le plaisir de nous apporter plusieurs de vos encres qui sont colorées, donc ce n'est pas de l'encre de Chine, c'est de l'encre colorée, dans lequel on peut trouver aussi de l'indigo. Certaines de ces représentations évoquent le Mekong. Euh, alors, est-ce que c'est le Mekong vu de près, vu de loin, puisque c'est assez abstrait, euh, mais on sent quand même un tumulte dans vos encres euh, Oui, disons qu'il n'y a pas de représentation de... Ce que je vois spécifiquement, c'est quelque chose de nouveau qui passe par tous les filtres euh, que j'ai à l'intérieur de moi et qui, et qui ressort tel quel. C'est une sorte d'hommage plutôt. C'est une sorte d'hommage au Mekong, plus que la représentation du Mekong. Alors de près, de loin, ça a effectivement plus l'air d'être de près, ici en l'occurrence, euh, parce que j'ai une, une envie dans, ma, dans mon travail de peintre, c'est de devenir, de, de rendre la peinture de la même matière que celle qui me constitue. Voilà. Nous sommes assis avec vous euh, au pied d'un arbre en regardant ce Mekong. Ça c'est la sérénité de l'instant, mais dans quelques secondes on va aller euh, à Luang Prabang la, la capitale pour fêter Nouvel An. <rire> Il y a un fameux contraste. Euh, on se pose encore quelques instants avec Air au pied de l'arbre, au fond du rêve doré. du rêve doré. R, c'était sur l'album 22 Years en 2016. et l'extrait d'un best-of où R reprend la chanson de François hardy Nous, on est au Laos ce matin dans Globe Crocker. On s'est baladé le long du Mekong et cette fois, on va aller faire la fête à la capitale. Ce sera la nouvelle année avec Caroline Bach, notre guide. Ça se passe sur la première. Sérieux délire, Cédric Dricotier. Tous les jours de la semaine, c'est une rencontre avec une personnalité mais vue par le prisme de l'humour que nous vous proposons. Ces coups de cœur, ses coups de gueule, mais aussi une plongée dans nos souvenirs et dans nos archives. Détendez-vous, sérieusement, on est là pour ça. 16h-17h30, Sérieux délire. Sérieux délire, sur la première. Cuisine Créfelle. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, oh, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord Chez Peugeot, cet été, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement, un prix super intéressant. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be Offre soumise à condition. Après les sables du Sahara, les landes d'Écosse et les forêts d'Amazonie, Tintin est de retour à Bruxelles avec la Stib. Dès le 25 juillet, découvrez les cartes Moby Basic Tintin en boutique et kiosque à l'achat de 10 voyages. Dépêchez-vous, c'est une édition limitée. Bruxelles, c'est nous tous, la Stib. 11h midi sur la première, Globe Crocker. Fini la sérénité, on va fêter nouvel an maintenant, <rire> Caroline Bach. Et nouvel an au Laos, ça s'appelle Pimaï. Exactement, Pimaï euh, qui se fête euh, donc à la fin de la saison sèche et qui est en même temps aussi la célébration de l'arrivée de la pluie. Euh, et pour célébrer euh, l'arrivée de la pluie et le nouvel an, les moines ont une tradition qui est d'asperger de, de quelques gouttes d'eau la nuque Euh, des, des pèlerins ou la nuque euh, des personnes qui se présentent euh, qui se présentent à eux. Dit euh, comme ça, ça paraît très subtil. Oui, c'est très subtil, très subtil et très poétique et tout ce que vous voulez. La seule chose qui y a, c'est que euh, je dirais la jeunesse s'est emparée de cette tradition euh, très douce pour en faire quelque chose un petit peu moins doux, c'est-à-dire voilà. une une fête, une fête sauvage qui dure euh, une semaine. Et là, ce ne sont plus des quelques gouttes d'eau, mais ce sont des bassines entières <rire> qui qu les envoient à la tête de, de toutes les personnes qui passent. Donc, n'essayez surtout pas de faire dix pas euh, dans la rue, parce que c'est clair, vous serez trempé de la tête aux pieds, et ça pendant toute la semaine, quel que soit le. C'est marrant parce que euh, dans ce voyage au Laos qui se fait en saison sèche, c'est-à-dire hors saison, vous aurez été trempé tout le temps. Et tout à fait, oui, parce que... Soit, soit on, est, on est trempé, parce qu'il fait tellement chaud qu'on transpire à non plus pouvoir, soit c'est pima et alors, à euh, ce moment-là, c'est plus la peine de prendre une douche, parce qu'on s'en charge, et donc euh, voilà, donc on est tout le temps trempé au Laos. Vous rencontrez dans la capitale laotienne, Emma Et la rencontre est assez enthousiasmante pour vous, parce que son visage se métamorphose lorsque vous lui adressez la parole. Oui, tout à fait. Je rencontre Emma en quittant Viennesian, qui est l'actuelle capitale, pour me rendre à Louham Pravang, qui est l'ancienne capitale. J'ai toujours un petit peu une, une confusionnant. Et donc, Emma est une, une, une aimable britannique euh, qui donnait des cours d'anglais depuis plusieurs semaines dans un petit village euh, au Diable Vauvert et qui, euh, et en, en m'entendant, euh, lui adresser la parole, c'est complètement, euh, comment dirais-je, c'est complètement euh, ouverte, euh, parce qu'en fait, ça faisait des semaines et des semaines qu'elle n'avait plus l'occasion d'avoir une conversation avec quelqu'un. Et donc, euh, le fait que nous allions prendre le même avion euh, pour aller euh, passer euh, du temps à l'Ouamprabang, pour elle, c'était vraiment l'aubaine des aubaines. Et donc, effectivement, malheureusement pour elle, c'était la semaine de Pimaï. Et donc... Euh, Emma n'a pas pu profiter de l'Ouampraban comme elle aurait voulu le faire. Alors ce Pimaï là, ce nouvel an euh, laotien, euh, célébrait l'année 2557. Oui exactement. Je... On est dans le futur. Oui voilà, je trouve que c'est une, une, une, idée, une idée un peu saugrenue de s'imaginer dans, dans l'an 2557 de notre calendrier, ce n'est pas le nôtre ici dont il s'agit évidemment, Euh, mais je trouvais ça assez, assez rigolo en fait, d'y penser. Alors il y a la tradition d'asperger délicatement de quelques gouttes d'eau les nuques des visiteurs qui se transforment en, en véritable bataille <rire> bataille à coup de bassine. Ça c'est euh, une première chose. Mais deuxième chose, les couleurs de cheveux changent. Oui exactement, quelques jours, ça, et ça ça commence plusieurs jours avant les célébrations même euh, du nouvel an. Euh, c'est d'abord les garçons qui s'y mettent, les garçons qui se teignent les cheveux en rouge ou en orange. Euh, je me disais tiens la mode la mode punk est enfin arrivée au Laos mais bon non c'est pas ça et euh, deux trois jours après ce sont les filles qui s'y mettent et là c'est en général c'est du rouge ou du rose beaucoup de rose beaucoup de filles avec des... et donc du coup ça m'a fait penser à et évidemment à quoi ah oui à un ange aux cheveux roses de Michel Berger Michel Berger, l'ange aux cheveux roses. Vous en avez vu un des anges aux cheveux roses au Laos, euh, juste avant Pimaï Oui, euh, des cohortes entières. Vous allez euh, loger, euh, pour la suite de ce voyage, dans un village artisanal. Oui, c'est un, un centre d'artisanat qui se trouve euh, juste à l'extérieur de, de, de Luang Prabang, le long du Mekong toujours, puisque toute la ville s'étire langoureusement le long de ce fleuve. Euh, ce centre qui s'appelle Okpoptok. Ok c'est a... une balle de ping-pong qui tombe. Oui, c'est étrange, mais c'est parce que en fait, ça signifie euh, la, la rencontre entre l'Orient et l'Occident, parce que ce centre a été fondé par, d'une part une laotienne et d'autre part une anglaise, et donc elles ont donné ce nom-là à ce centre, qui de nouveau a euh, pour ambition de soutenir l'artisanat le, le, local, et essentiellement l'artisanat des femmes, et souvent c'est euh, la soie. Ben les femmes, voilà est ce que vous allez chercher, le yin, à nouveau le, la féminité, Ok, East, Pop, Meets, toc West, donc c'est euh, l'Est rencontre euh, l'Ouest. Vous avez apporté euh, un vêtement qui n'est pas sur la table de Globe Crocker, mais qui est derrière vous. Euh, c'est un vêtement artisanal laotien Oui, tout à fait. Alors il est très très étonnant, on va essayer de, de le décrire, parce que pas seulement l'étoffe, euh, mais aussi les accessoires de ce vêtement sont étonnants. Oui, un, en fait, c'est une veste qui euh, n'est pas en soi, c pour, pour, pour, le, pour le cas, elle est en coton, mais les boutons, en fait, sont des boutons qui sont faits à partir de, de restes de bombes euh, laissées par les Américains. Rien ne se perd Rien ne se perd, mais non, il n'y a pas de raison. Hein. Donc mais... les éclats de bombes sont récupérés, apparemment martelés. Oui, tout à fait. Formés en, en cercle en, ou en porte-piécés en, en cercle et forment des, les boutons de ce délicat petit manteau en coton. En lin, En coton. En coton. <rire> voilà. Et vous dites, euh, les bombes servent aussi à d'autres choses. Enfin, oui. les anciennes bombes. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est un pays... Euh, moi, j'y étais en, à la fin de la saison sèche. J'ai donc connu les premières pluies et je sais ce que ça peut avoir comme... Euh, Euh, comme conséquence, et donc j'ai vu des, des, des sentiers et des rues se transformer en torrents. Donc beaucoup de maisons sont sur pilotis, et donc euh, il arrive très souvent que la première marche en fait soit remplacée par une bombe. Voilà, disons, ça sert de marche. quel accueil Voilà. Oui <rire> Quel accueil On a fêté Nouvel An avec vous et on vous en remercie. On va poursuivre ce voyage au Laos, Caroline Bach, dans quelques instants avec une autre rencontre. Vous vous rendez compte, vous, que toutes les personnes que vous avez rencontrées au Laos sont des femmes Mais il y a eu beaucoup de femmes au Laos, il y a eu quelques hommes quand même aussi, mais il y a eu effectivement énormément de femmes, c'est vrai. La prochaine s'appelle Maëlle, elle va euh, vous euh, bouleverser, elle aussi. Ce sera pour la suite de Globe Crocker, on se met encore un petit peu de musique dans les oreilles si vous voulez bien. C'est pas Michel Berger, c'est Golden Baby, c'est Cœur de Pirate. Baby, cœur de pirate sur l'album Blonde en 2012, cœur de pirate qui sera en concert le 13 août prochain sur la place des Palais dans le cadre du Brussels Summer Festival. Nous sommes encore au Laos ce matin dans Globe Crocker et Caroline Bach, la peintre voyageuse, et on va poursuivre notre parcours. 11h midi sur la première, Globe Crocker. Caroline Bach, les deux voyages, le voyage au Mexique euh, qui vous a inspiré ensuite celui au Laos, sont repris dans un ouvrage qui s'appelle qui s'intitule avec un titre qui n'est pas définitif, peut-être le, le deviendra-t-il, le, le tableau n'est pas signé. Pourquoi Oui, parce Pourquoi que... Pourquoi ce titre Parce que, d'abord, déjà, avant de partir, euh, j'avais pris parti de ne pas signer mon travail, parce que j'estime je, que le mot, le verbe et le, le signe des, des lettres ne vient rien faire dans un tableau, euh, à moins qu'il en fasse partie intégrante et qu'il en soit le sujet, ce qui n'est rarement le cas, en tout cas jamais chez moi. Et donc, je ne voulais pas mélanger les genres. Donc, euh, j'ai inventé un signe euh, que je mets au dos de mon travail et qui me sert de signature. Euh, je dois dire que mes voyages ont, ont confirmé un petit peu cette, euh, cette première euh, initiative, un petit peu euh, euh, comme ça, euh, venue de Dieu Saison. Euh, parce que quand je, quand je vois également le travail des artisans, ce travail qui, lui non plus, n'est pas signé, et qui a ce même rapport au temps euh, c'est-à-dire ce temps long qui n'est pas le temps de, de notre société aujourd'hui ce temps où on consomme tout ou là où le temps est de l'argent alors que le temps est d'avant tout du temps Et pourtant, l'argent, ça inspire aussi quelques personnages au Laos. Vous avez rencontré beaucoup de, de femmes et de jeunes femmes. Parmi elles, il y a Miley, par exemple, que le business fait rêver et qui voulait partir apprendre à faire du business en Australie. C'est une de vos rencontres marquantes de ce voyage au Laos. Oui, tout à fait. Maïlé une, est une jeune femme de 21 ans qui travaillait au Pop Talk et qui euh, rêvait, euh, pour des raisons tout à fait altruistes, euh, d'aller... Euh, euh, Apprendre le business en Australie afin de pouvoir aider la population de son village. Elle habite, elle est originaire. C'est une orpheline en fait, qui est originaire d'un petit village du centre du Laos, euh, là, habité par une ethnie appelée les Katou euh, Et donc au Laos, chaque ethnie correspond aussi à une tradition textile particulière. Et euh, donc avec euh, cette grande ambition, un petit peu de sauver le monde à sa manière, donc euh, de sauver son village. Et d'apporter un petit peu plus de bien-être. Elle voulait donc aller étudier le, le business en Australie. Oui, mais ça donne des scènes un peu épiques, évidemment. Oui, parce tout à que fait. pour partir du Laos et aller en Australie, il faut remplir une ribambelle de formulaires. Ça, c'est déjà compliqué. Mais alors, des ribambelles de formulaires par ordinateur. Oui, tout à fait. J'ai surpris Miley un soir. Très tard, euh, sous un auvent, donc Pop Tok euh, concentré. On rappelle sur un que travail... Pop Talk signifie l'est rencontre l'ouest. Voilà, C'est ce assez joli pour cette rencontre avec Maïlee. Tout à fait. Et donc, euh, elle était en train de, de, de s'escrimer sur un ordinateur portable, au bord de l'agonie, euh, <rire> à remplir des formulaires euh, pour donc essayer d'obtenir cette bourse, parce que forcément, comme tout le monde là-bas, elle est assez pauvre et, et donc elle ne pouvait pas aller en Australie par ses propres moyens. Et donc, elle devait remplir des formulaires à la fois en anglais et en, en langue laotienne, donc en caractère laotiens. Et donc, son ordinateur qui lui envoyait euh, toutes les trois secondes des pop-up pour lui dire euh, c'est fini, euh, le, et, le, et, lo le, moi, le logiciel, plaît, le logiciel, il n'en peut plus. Mm -hmm. euh, donc, je me suis retrouvé là en pleine nuit à lui apprendre le B à bas euh, de l'utilisation d'un ordinateur et le classement des documents, etc. etc. Et vous avez voilà. une sortie Plus ou moins. <rire> plus ou moins. On dit du Laos que c'est le pays vert. Quelles sont les couleurs que vous avez euh, ramenées de là-bas Bien, écoutez, je pense qu'on ne pourrait pas mieux dire hein, le pays vert, de tous les verts, en fait. Toute la gamme des verts se retrouve au Laos. Euh, toute la gamme de, des couleurs de lin aussi, euh, que, ça, que ça aille du, du, de la couleur du lin naturel jusqu'au bleu, en passant par les turquoises. C'est vraiment c est, c est une, une, une farandole de couleurs, de transparence et de couches de couleurs superposées, et donc ça allait très très bien, effectivement, euh, avec le travail de l'encre. Et ben entre le Mexique et ses couleurs très mates et très, euh, très énergétiques, et énergisantes, et puis les couleurs ici un peu euh, entre les verts et les bleus, euh, votre palette, on peut dire qu'elle est complète et elle n'est pas complète. Mais complète, euh, comment pourrait-elle être complète C'est totalement impossible Euh, je pense que ces deux voyages sont effectivement extrêmement complémentaires, d'une certaine manière. Je pense que j'ai eu la bonne intuition de partir au Laos après le Mexique. Ceci dit, c'est un cheminement, et un cheminement, ça ne s'arrête jamais. Le Laos, vous avez un regard un petit peu aussi euh, triste quand vous voyez euh, euh, les gens et leur pauvreté, l'état de pauvreté. Vous dites, euh, c'est marrant, une expression un peu particulière, le dernier chapitre de notre civilisation est arrivé au Laos. Ça veut dire quoi Oui exactement, dans, aussi bien au, au Mexique j'avais déjà rencontré les, ce que pouvait signifier euh, la mondialisation dans d'autres pays que les nôtres c'est-à-dire euh, les pays de, de la révolution industrielle, au Laos c'est encore nettement plus frappant parce que c'est l'impression que le capitalisme est arrivé là-bas en mode d'emploi et que les gens n'ont pas d'autres euh, ressources que de vendre euh, leurs racines euh, pour euh, pour quelques sous, et il y a eu d'ailleurs un, un, un épisode un petit, qui, qui démontre ça de manière assez triste d'ailleurs. Euh, J'ai rarement vu un endroit euh, avec autant de 4x4 de luxe, et ça contrastait évidemment très bizarrement avec la pauvreté de la population, et je me suis renseigné, et en fait ces 4x4 de luxe, euh, les gens les achètent euh, après avoir vendu leur terre agricole à la Chine, à leur grand frère chinois, qui est, on, comme on le sait, euh, en mal de terre agricole, Et donc, euh, ils achètent ses roues, mais ses roues pour aller où C'est un peu dérisoire. Oui, tout à fait. Merci, Caroline Bach, de ce récit étonnant euh, et contrasté entre le Mexique et puis maintenant le, le Laos. Euh, Est-ce que c'est la fin du voyage Pas du tout, ça, je pense que c'est le début du voyage, enfin j'espère que c'est le début du voyage, mais euh, un cheminement ne s'arrête pas. Et euh, voilà, j'ai un nouveau projet en peinture. Ce projet s'appelle Outre-mer, comme le dit si bien à cette couleur. Euh, et ce, ce bleu qui n'appartient qu'à la mer, qui est dans la mer et qu'on ne peut même pas saisir et pour euh, aller chercher celui-là, en fait c'est au Chili que je voudrais aller Vous voilà devenue une peintre nomade Caroline Bach, merci beaucoup Merci à vous Demain, Globe Crocker part pour un bout du monde incroyable Entre mer et lagon, une bande de sable couverte de dunes et de forêts, un cordon entre la mer Baltique et la lagune de Courlande. Nous partons pour un mois en Lituanie en compagnie de Gilles-Yvan Franckignoule qui est un réalisateur qui avait besoin de se retrouver seul au monde. Dans quelques instants, que dit le ciel en cette fin de mois de juillet Va-t-il mettre la pression sur le ciel du mois d'août Pour le savoir, la météo qui sera suivie du forum de midi avec Fabienne Mersch à demain, que vous soyez ici ou ailleurs. La première, Globe Crocker. avec Benjamin Lepart. La première. RTBF OVIO, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF OVIO, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. RTBF.be slash OVIO. RTBF OVIO, libérez vos envies. Proximus présente. Tiens, t'as vu Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt Alors écoute bien, ça c'est quoi Ah oh, bah ça c'est une basket. Ouais, et ça le Tennis. Ouais, ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur. Ça ah Football. balle de foot dans les boules. Classique. Oh, t'es fort, hein Toutes les balles sont sur Proximus TV avec All Sport. Football, NBA, NFL, tennis, le tout pour seulement 14,95€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Plus d'infos sur proximus.be/sport. Proximus, infiniment proche. La Une et la Première présente le 43e Festival international des arts de la rue de Chassepierre, les 20 et 21 août prochains. Circassiens, comédiens, musiciens, danseurs, professionnels venus du monde entier vous enchanteront avec d'habiles équilibres et tout un jeu de subtils contrepoids. Préparez votre festival en consultant la programmation sur chassepierre.be. La météo. Bonne journée à tous. Le ciel se partage entre nuages et éclaircies. On attend pour aujourd'hui des maxima compris entre 19 et 23 degrés. Ce sont à peu de choses près les mêmes valeurs que l'on va garder quelques jours. Ce sont tout à fait les valeurs de saison. Avec aujourd'hui un temps généralement sec. Pour demain, on s'attend à une invasion nuageuse plus importante sur le nord du pays avec des averses possibles du littoral au Limbourg. Plus au sud, ce sera nuageux mais sec. Jeudi et vendredi, là, et eh bien on est. Pas quelques averses, voire même un coup de tonnerre isolé, maxima inchangé de 19 à 23 degrés. Puis samedi et dimanche, le temps devient plus sec, mais les températures ne bougent toujours pas et on garde cette même fourchette de 19 à 23 degrés. Dit votre partenaire pour l'été, solaire mini format premier soin, tout est chez Dit. Dit faites-vous plaisir.